Nouvelle émission du podcast auto. Encore cette semaine, Luc désormais au micro. Là, je vais vous dire ça pour le prochain mois ou peut-être un peu plus. Donc,、euh, on va s'habituer. Je vais arrêter de vous le dire à un moment donné. Et avec moi, toujours mes deux comparses, Martin Sagala. Salut, Martin. Salut. Et Jean-François Beaulieu. Salut, Jean-François. Salut. Donc,、euh, aujourd'hui, un、euh, une autre émission. Bienvenue. Merci d'être là avec moi, messieurs. Ça fait plaisir. <rire> <Il fait> plaisir. <rire> C'est comme ça, tout chaud en dedans. Comme tout, ça fait une petite chaleur. Euh, donc, aujourd'hui, on va parler de la Kia k 9 0 0 voiture de luxe de Kia que j'ai pu essayer. Ouais, monsieur s'en vient pesant.、Ah, je m'en viens tellement pesant, <rire> ouais, c'est ça. Mais quand même,、euh, Lincoln MKZ, Cadillac CTS, Kia k 9 0 0 c'est quand même dans les plus grosses voitures. Bon, j'avais a s s a y un Range Rover Evoque、euh, l'année passée, c'était pas mal dans les plus hauts, mais là.、Euh... Côté prix, là, la, la Cadillac puis le k 9 0 0 battent le Range Rover que j'ai eu l'année passée. Je v a i t a p p e l é monsieur bien、là. vite. Non, non, t e s pas obligé. Personne ne <rire> le fait, fait que je s a i s t u faire quand même <rire> ça. Les autres m'appellent tout Aïe.、Hey. Donc,、euh, c'est ça, Kia k 9 0 0 Puis、euh, Jean-François veut nous parler du Festi Drag 2014. Tu es allé faire un tour et tu vas nous parler un peu c'est quoi que ça marche. Exactement, oui. En, oui. en été, parce que ça ne se fait pas en hiver. Non. Donc, on va commencer avec、euh, la Kia k 9 0 0 Voiture de, de, de grand luxe là, de, de chez Kia. J'ai réussi à mettre la main là-dessus,、euh, mon Dieu, il n'y a pas si longtemps que ça. j e s s a i e tellement d'auto présentement que j'ai de la misère à me rappeler c'était quand. Mais、euh, c'était、ouais. à peu près deux semaines, la K900. Donc,、euh, c'est ça, c'est le premier essai de Kia. Dans une voiture vraiment de grand luxe, là,、euh, même si. C'est le pendant de la EQUS. C'est pa... le pendant de la EQUS. On n'est pas nécessairement. On n'ira pas crier sur les toits. Il est beaucoup plus、euh, joli. Ouais, j... Moi, j'aime mieux le look de la Connexant de la EQUS. EQUS, c'est un peu plus.、Euh, je ne sais pas,、sobre. anonyme. Ouais, ça,、oh, c e s o p sub, r e Ça fait très c a m r y Ouais, c a m r y haut de gamme. Tandis que la, la, la c o n n e x a on voit que c'est un, un style qui est. plus Travaillé, ça a l'air un peu plus méchant,、euh, ça, ça a l'air plus de haut、chic. de gamme aussi. Fait que j'aime beaucoup le, le look qu'ils ont donné.、Euh, bon, après, après qui k i a va courir pour avec cette voiture là, ben Lincoln, c a d i l l a c Lexus, i n f i n i t i certaines voitures allemandes aussi, peut-être. Euh, on parle, certains journalistes parlent de, de BMW de série 7 et des choses comme ça. C'est sûr que、euh... qualité-prix, ça doit arriver quand même pour une bonne marge moins chère. Oui,、oh, pas, pas mal. Il y a une bonne différence.、Euh, donc, c'est ça. Donc on, on, si on regarde le look, c'est sûr, si vous la regardez vite, vous allez peut-être dire Optima.、Euh, c'est plus gros qu'une Optima, mais on a quand même gardé certaines. Caractéristiques, un, un look commun à la famille. Là, comme on o p u r r a i dire. t grille BMW、oui. est BMW-esque.、Mm. Oui, c'est pour ça que tu regardes de côté un peu, un, un peu une coupe d'une BMW Le, de série ancienne 7. Série,、ouais. en, même une ancienne série 8. Ouais,、euh, 7, oui, c'est quand même assez gros. Le nez est plus, est plus plat. Les、euh, premières o p t i m a avaient un nez un peu plus、euh, courbé. Là, il est vraiment comme presque plat. Euh, les p h a r e s si tu regardes la manière que les p h a r e s sont faits, sont vraiment magnifiques. C'est comme un, deux gros p h a r e s Puis à l'intérieur, tu as comme des carrés avec quatre lumières dans chaque carré. Ça éclaire super bien.、Euh, les lumières aussi sont directionnelles,、euh, a n t i b l o u i s s e m e n t Il y a vraiment、euh, plein, de, plein de technologies là-dedans. Ça, c'est sur le modèle V8. Moi, j'avais le, le gros modèle V8,、euh, un V8 de 5 litres. C'était le modèle qui appelait le V8 Elite. Donc, c'est le modèle le plus équipé qu'on peut avoir dans une、euh, Kia K900. Fait que, est-ce que je me sentais gâté? Et,、euh, tu sais, là, peut-être j'aurais accepté de me faire appeler monsieur une fois juste pour le fun, voir comment est-ce q u on se sent. Mais,、euh, j'ai quand même pas laissé faire. Donc, c'est ça. Les p h a r e s sont vraiment magnifiques. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Comme je disais, ils s'adaptent selon la direction puis la vitesse de la voiture aussi.、Euh, C'est des p h a r e s ADEL. Les p h a r e s anti-brouillard sont aussi ADEL. Je trouve l'avant vraiment, vraiment superbe.、Euh, C'est très p u n c, c h é Elle a une belle gueule. Elle, vraiment. Là, moi Je trouve qu'elle est, est vraiment jolie.、Euh, la ligne de toit aussi est super, super belle.、Euh, Les rétroviseurs sont escamotables, un peu comme si vous avez écouté l'épisode où je parlais de la, de la Soul avec les miroirs qui me faisaient des babailles. Elle aussi, elle aurait pu me faire des b a b a y e s mais je n'ai pas tombé dans sa zone de détection. Fait elle, elle, elle ne m'a pas fait des b a b a y e s Mais on, elle a le même système de miroirs, de, de rétroviseurs qui se cachent quand on s'éloigne ou quand on barre la voiture, puis si on s'approche ou on d é b o r d la voiture, les rétroviseurs se replacent. Quoique j'ai eu un moment donné. Où on ù o est parti et les rétroiseurs v ne se sont pas replacés. Euh, mais euh, ça, je me suis dit, il y a une option à quelque part que si on accroche, les miroirs restent fermés. C'est peut-être ça que j'ai fait. J'ai éteint la voiture, je l'ai reparti puis tout est revenu correct. C'était un, un one-shot deal qu'on appelle. J'ai dû appuyer sur quelque chose que je n'ai u r a s pas dû. Mais il y a tellement de boutons qu'à un moment donné, ce <rire> n'est、ouais, ouais. pas impossible.、Euh, donc, c'est ça.、Euh, les, les miroirs sont、euh, chauffants. Ils sont.、Euh, Sont, bon, ils ont les clignotants dedans, ils se, ils se rétractent. Puis ils ont, sont aussi a n t i é b l o u i s s e m e n t Donc, s'il y a un, un phare d'une voiture qui rentre dedans, au lieu de nous éblouir, ils vont comme se foncer, ils sont autogradateurs. Ils vont se foncer pour ne pas qu'on se fasse éblouir.、Euh, fait que ça, c'est、euh, quand même bien. Puis, bon, comme je disais, ils son,、euh, sont chauffants. Puis, il y a des accents chromés un peu partout sur l'auto. Euh, ça lui donne un look vraiment, vraiment haut de gamme, c'est vraiment joli.、Euh, la K900 est équipée de base, là, si vous prenez le V6. Puis là, de base, c'est en gros guillemets. <rire> c est, c est... <rire> Mettez ça en r e guillemets, caractère gras et tout,、euh, italique si vous voulez, là, de base. Oui, de base de ça, puis de base d u n micro, on parle de deux mondes. C'est、ouais, deux, oui. deux, deux de base complètement différents.、Euh, jante aluminium de 18 pouces, ça c'est sur la version,、euh, si vous prenez la version. V6. Si vous prenez la version V8, c'est des jantes aluminium de 19 pouces.、Euh, Feux arrière sont aussi à DEL.、Euh, échappement double de série, ça lui donne un look quand même assez agressif. Ça lui donne、euh, des belles fesses. C'est joli d e r r i è r e aussi parce que l e s p h a r e s s sont super bien intégrés, un peu comme à l'avant. Puis、euh, on a aussi les, les, les、euh, doubles échappements. Moi, je, trouve ça, je trouve ça joli.、Euh, le coffre peut s'ouvrir grâce à un bouton, il s'ouvre électrique. Puis on peut le refermer, mais si on appuie sur la, la, la, la télécommande, la, la, le coffre ne se referme pas. Il faut appuyer sur le bouton qui est sur le coffre quand il est ouvert. Il y a un bouton comme à l'intérieur sur leur bord. Il faut lui confirmer. Dessus, puis c'est ça, il faut aller confirmer. <rire> puis là, on, là, il se, là, il se referme par là. On n'a pas besoin d'y toucher.、Euh, fait que ça fait c'est que C'est une voiture qui est vraiment jolie.、Euh, comme je disais avant qu'on commence à enregistrer.、Euh, On se promenait à un moment donné avec l'auto, on s'en allait super au restaurant, puis il y a des gens qui faisaient. Bon, je reste quand même assez、euh, éloigné. Puis、euh, il y a des pistes cyclables, il y a gens,、euh, des gens qui se promenaient en pistes cyclables, un couple, puis ils ont arrêté tous les deux, puis ils regardaient l'auto passer comme. Puis il y avait l'air à, à quoi, se demander c'était quoi, j'ai jamais vu ça avant, t tu sais. Puis il y avait l'air assez de se demander c'était quoi, là, qui était en train de regarder.、Euh, puis ils ont regardé tout le long,、euh, je pense qu'ils ont regardé jusqu'à a t t e n d r qu'ils puissent plus parce qu'on était. Rendu trop loin. Il n'y a pas en pleuvois non plus. Non. J'ai même jamais vu une.、Euh, je ne pense pas que j'en a i croisé une autre sur la route pendant mon essai. Que, regarde, C'est sûr, puis on va en parler plus tard. Au, au prix de la voiture, vous n'en verrez pas nécessairement à tonnes sur la route. Mais... C'est un modèle qui est économique pour skier.、Oui. Mais d'un autre côté, ça vit et s k i parce que le prestige de Kia, c'est. pas Le prestige de Cadillac non plus, non, c'est ça, mais c'est、euh, un peu le, le problème. Oh, oh. Puis c'est aussi un peu ce que Kia va essayer de faire avec ce modèle là c'est regarder ce qu'on est capable de faire. Tu me rappelles, c'était quoi la Volkswagen Fitton à un moment donné, je pense. Ouais, oui, oui, oui, oui,、ouais. qui va avoir une nouvelle version. Le, le président de Volkswagen ça, veut absolument une essayer. Oui, ça avait pas <rire> passé, mais, mais Volkswagen avait été, je pense, un Coche au-dessus encore avec des matériaux et des affaires qui étaient comme hors le de le leur look catégorie. C'était le plus anonyme possible. Ouais, c'est ça. ça、ouais, C'était pas, pas hyper beau. C'est pas comme ça au moins qu'on sort un peu du lot. C'est p u n c e C'est ça. L'autre la, la, était, la, la était wagon, de la v o l k s w a g e n C'était a e c r a b e pour être poli. <rire> ouais, ouais t'as regardé, tu disais,、ah, h、ouais, c'est un char hyper cher ça. Ben, on aurait cru puis... une p a s s a t au baisse. Quelque chose, une p a s s a t qui essayait de ressembler à une Jaguar, quelque chose comme ça, c'était pas, pas hyper réussi.、Euh, pour l'intérieur,、bon, moi ce que, que j'aime de, de, de Kia, puis ce que j'avais aimé de la Soul quand je l'avais essayé, c'est que tu as normalement beaucoup d'équipements qui sont installés de base dans une auto, puis là encore, caractère gras, gros guillemets, de base, on parle d'une c o n n e x a n on ne parle pas d'une Soul, mais. Tu s le Bluetooth était là, les sièges chauffants, le volant chauffant, tu s i c'était là, installé de base dans le mode, tu sais, dans, dans un modèle qui sont pas si chers que ça.、Euh, p u i s après ça, on a d'autres options. La c o 0 0 c'est pas une exception à la règle.、Euh, fait que,、euh, attachez vos trucs, là. Je vais partir avec une liste de choses qui sont de base. N'oubliez pas les gros caractères en gros, p e u t ê t i l e Dans le modèle, de conne... dans la K900, c 900, c'est la base de la c 900. Base de la c 900.、Euh, bon, des choses qui ne sont pas si extraordinaires que ça、là. connectivité Bluetooth, navigation, c h a i n e audio à 17 haut-parleurs. <rire> Ah. Ok, 17. 17 au parleur. <rire>、euh, pas 18, t'inquiète. Le, <rire> le son est bon. J'espère.、Bon. Euh, J'ai pas l'impression de perdre deux pieds. De chaque côté d'espace, parce qu'il y a 17 haut-parleurs, ils sont bien cachés.、Euh, mais le système de son sonne vraiment très bien aussi.、Euh, volant ajustable, hauteur télescopique. Bon, commande électrique. Donc, le volant ne s'ajuste pas à travers une petite, la petite manette qu'on descend,、mmh. puis on tire,、ouais. on pousse. C'est tout électrique. Vous avez un bouton en haut, en bas, avant, arrière le volant s'ajuste. On peut aussi programmer des positions pour les sièges, puis le volant d'avance.、Euh, Comme ça, si vous avez deux passagers, bien, chacun peut avoir ses ajustements pré-programmés en appuyant sur un bouton.、Euh, donc, ça va l'ajuster à hauteur télescopique. Il inclut les contrôles, le régulateur de vitesse, puis le système audio, puis le téléphone.、Euh, siège en cuir chauffant,、euh, ventilé, avec、euh, des ajustements.、Bon, pu On peut ajouter les lombaires et tout ça.、Là. Si vous ne trouvez pas une place, une manière confortable dans ces sièges-là, Vous ne le trouverez pas、euh, parce qu'ils sont tellement ajustables que vous allez trouver votre position idéale à un moment donné. Les sièges arrière sont chauffants. Il、euh, y a les contrôles. Il y a un accoudoir central. puis Ça, c'est vraiment, vraiment super bon. La température est m u l t i z o n e Donc, il y a la température. Ça, je regardais. Tout est à hauteur de la main. Oui, oui, tout est bien placé.、Euh, la température, il y a l'ajustement.、Bon, on est habitué maintenant les bisondes, les, les deux zones.、Mmh. Donc, Passagers, conducteurs peuvent avoir une température différente et faire un petit tarrage au milieu. Vous, votre femme aime ça avoir chaud, puis les autres aiment ça avoir l'air climatisé dans le tapis, puis ça fait un petit ouragan dans le milieu.、Euh, l'arrière aussi <rire> a sa, sa propre zone de confort. Donc à l'arrière aussi, on peut configurer la température séparément. Il、euh, y a un accoudoir central, rien d'extraordinaire. Toutes les auto s ont un accoudoir central à l'arrière, mais quand on descend l'accoudoir central, on a deux portes-goblets, e rien d'extraordinaire encore, mais on a des contrôles pour les sièges. Donc, les passagers arrière peuvent、euh, ajuster leur siège un peu comme les passagers avant. Donc,、euh, le, le mettre un peu plus incliné, euh, avancer euh, la partie où on s'assoit pour que le banc soit plus incliné. On peut、euh, aussi son, son、euh, chauffant. Puis,、euh, dans le modèle un peu plus haut de gamme, dans le V8, son chauffant est ventilé en arrière aussi. Il、euh, y a, un, y a un, propre, un système de son aussi pour l'arrière. Donc, on peut mettre une clé USB pour écouter notre propre musique à l'arrière.、Euh, donc, il y, y a beaucoup de choses dans ce petit Euh, de ce petit accoudoir-là, quand on le descend, qu'on peut ajuster, on peut jouer avec,、euh, avec plein de, de petits boutons. C'est le fun pour les enfants, i l vont adorer ça.、Euh, mais c'est super beau, c'est fini avec du bois aussi, c'est fini avec du chrome.、Là. Il y a du cuir à grandeur avec des coutures. Quand on regarde l'intérieur, on voit qu'il e y a eu du travail qui a été mis là-dedans. Ça n'a pas l'air bottlé. On va mettre ça là, ça là, ça là. Puis non, souvent, ça fait pas non, vraiment pas.、T'sais, vraiment pas. Puis il y a des autos m o n t d ils décident、ah, on va mettre du bois dans l'auto. Puis là, ils mettent du bois partout.、Là. Là, t as du bois d a n s les p o r t e s t as du bois dans la console centrale, t as du bois sur le tableau de bord, t as du. De, de, un moment、Tant、donné. Si tu as le b o i racheté à la planche, on va en finir. Ouais, c'est ça. Là, t as des petites insertions de bois, t as un petit peu de chrome, sur le modèle V8, tu as, un petit, un, petit, as、euh, un petit peu de bois sur le volant.、Euh, tu sais, c'est juste des touches pour donner un look différent puis pour diversifier un peu ce qu'on regarde dans l'auto. Euh, parce qu'à un moment donné, tu sais, du cuir c'est beau, mais du cuir c'est drab un peu. Fait que casser ça avec un petit peu de chrome, un petit peu de bois, je trouve que ça fait un intérieur qui a, vra... a l'air vraiment haut de gamme. Puis on a aussi un pare-soleil、euh, arrière. Fait que le pare-soleil peut cacher、euh, la glace arrière, la vitre en arrière pour, bon, pas que si le soleil plombe là, mais que les gens ne se fassent pas cuire sur le siège en arrière. Même s'ils peuvent se ventiler avec les sièges ventilés, on peut quand même couper le soleil. Euh, ça, c'est tout.、Euh, les sièges ventilés ne sont pas de base、euh, sur le modèle V6. Le restant de ce que je vous ai dit, c'est de base sur le modèle V6. Si on prend le modèle V8, qui est le modèle haut de gamme, V8 Elite, ça rajoute un tableau de bord qui est entièrement numérique. Donc, il n'y a plus d'aiguilles. C'est tout numérique.、Euh, puis, on, ça nous rajoute aussi un toit ouvrant panoramique. Euh, des sièges ventilés en arrière. Donc là, on rajoute l e s sièges qui sont refroidissants en arrière.、Euh, puis on a le régulateur de vitesse intelligent. Donc on peut le programmer pour suivre la voiture d'en avant. Fait que si on met、euh, à 100 km/h notre limite ou 110 km/h la limite de notre régulateur de vitesse, si une auto qui arrive, qui embarque sur l'autoroute, on est dans la voie de droite, puis l'auto embarque, puis elle n'avance pas, bien. La voiture va ralentir jusqu'à temps que la voiture accélère, jusqu'à temps qu'on atteigne la vitesse qu'on a programmée. Ça peut même arrêter la voiture carré à un stop. Puis、wow. repartir. En autant qu'on n'arrête pas trop longtemps. Si on est arrêté trop longtemps, à un moment donné, le système se désenclenche. Puis là, il faut reprendre la conduite. Mais si vraiment on arrête à une lumière rouge ou on ralentit, ça arrête puis ça repart tout de suite parce que la lumière change comme on arrive. Ça va arrêter la voiture, puis la voiture va repartir, puis elle va prendre son, son aide d'aller, puis elle va retourner à la vitesse qu'on n'a pas grammée. n C'est vraiment, vraiment super bien.、Euh, la seule chose que j'ai trouvé que la voiture n'avait pas, puis que j'ai v u q u e、euh, j'ai eu dans d'autres voitures, donc、euh, le Jeep Grand Cherokee, que je vais vous parler plus tard. il n'y a pas la, la, Je ne suis pas déçu, ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin dans une auto, mais. Euh, je pensais que peut-être elle l'aurait. C'est、euh, la correction de trajectoire. C'est le, le Jeep Cherokee. quand,、euh, Si le, le, la voiture détecte que tu changes de voie, quand tu as mis ton avertisseur de changement de voie, il va donner juste un petit coup de volant pour te ramener entre les lignes.、Euh, J'avais senti ça aussi dans la, la Cadillac ou la MKZ qui avait un système comme ça aussi qui te ramenait. Dans ta voix.、Oui, pas... C'est ça, qui corrige、oui. la direction. Fait que je... Soit que je ne l'ai pas trouvé et je n a i pas activé, pas ou soit elle ne l'a pas. C'est parce que des fois, tu... c'est volontaire que tu changes de voix et tu sens、oui. que dans M.K.Z., je sentais que le volant essayait de se battre contre moi. Tu, sais, tu veux changer de voix et essaye de te ramener. Que... Ça, je n'ai pas aimé. Mais le, le Jeep, je n'ai pas senti ça dans le Cherokee. C'est on... subtil. Oui. On en reparlera, On en reparlera en temps dans, dans, dans temps et lieu, m a i s q u e J'arrive à laisser du, du Cherokee. Ça, super beau.、Euh, le cuir, le chrome qui est ajouté dedans, c'est du. Le, le cuir, le chrome, le bois, c'est du bois véritable qu'il y a dedans. Il y a du simili-bois aussi à certaines places stratégiques, là, mais il y a du vrai bois dedans. Donc, c'est vraiment très bien. Système de divertissement.、Euh, sur, sur le coup, la première réaction, ça a été d'aller me foutre les doigts dans l'écran. <rire> Pour m'apercevoir, ah bon, le système doit être gelé, je pèse sur accept, puis ça fait rien. Puis là, je d e s s i n s les yeux, je dis, ah, quel nom, il y a une jambe roulette au milieu, ça ressemble、il、à une est souris, l'écran n'est pas tactile. Est pas tactile.、Ah. Donc, à première vue, je suis allé, allé me mettre、de、les、temps. doigts dans l'écran, ça ne fonctionnait pas, puis là, je dis, ah, garde donc. Puis, un coup, quand on commence à utiliser le système, la roulette, puis tout ça, ça va super bien. On tourne, on navigue, quand qu on veut. Puis, on ne soit... beurre pas l'écran. Puis, on ne beurre pas l'écran, <rire>、ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a, a rien de pire qu'aller prendre des photos d'un écran tactile, puis de voir, a h e gadons ça, j'ai mes traces de doigts partout, il faut que je la nettoie.、Euh, ça, au moins, pas de, pas de, de doigts dans l'écran. On tourne la roulette, puis après ça, on appuie dessus. Pour faire notre sélection. Puis, chaque côté de la roulette, il y a aussi d'autres boutons qui sont un peu comme une... Je comparerais ça à une souris.、Si、on a deux boutons, c'est une souris droite-gauche. bien, On peut appuyer aussi pour nous donner plus d'options. On a aussi des, des boutons qui nous amènent rapidement、euh, à la page principale ou à la navigation ou au téléphone. Donc, on peut appuyer directement sur le bouton, ça nous apporte là. Fait qu'un coup qu'on a travaillé un peu avec le système, c'est super facile et c'est vraiment bien utilisé. Mais tu sais, la première réaction, c'est toujours pas、ah, si c'est un écran tactile. Tu sais que les tablettes aujourd'hui, les iPads, et tout ça, c'est toujours le doigt dans l'écran. C'est pas nécessaire avec ça. Donc il y a ça.、Euh, Puis ça, c'était très bien. Puis ce que j'ai trouvé le fun aussi, c'est le levier de vitesse. Il est vraiment différent.、Euh, c'est un levier qui ressemble un peu, on dirait presque, à quelque chose un, qui sortit d'un avion. On, on a un bouton. Pour le p a r k Puis après ça, on a, un, on a un bouton sur le côté pour le mettre en mode soit pour avancer ou soit pour reculer. Puis on appuie sur le bouton, puis là, on pousse pour reculer ou on tire pour avancer. Puis là, on enclenche les vitesses différentes. Ou on peut le mettre en mode manuel aussi, puis changer les vitesses nous-mêmes. a、euh, u t r e s Puis bon, il y a différents modes de conduite le mode sport, le mode régulier, puis le mode é c o Moi, je l'ai roulé en mode é c o la majeure partie de la semaine parce que ça ne me tentait pas de. De brûler mon budget d'essence pour,、euh, pour le, le mois <rire> dans une semaine. Mais、euh, c'est quand même ça, pas ça si pire doit pas que ça. Tu a s consommer tant que ça. Non, on va regarder les consommations. Tu vois, c'est quand même pas si pire que ça.、Euh, mais le mode sport, je l'ai essayé une couple de fois. Puis、euh, c'est le fun. Ça, c... oui, ça, ça répond très bien.、Euh, donc, si on regarde les moteurs. Il y a deux moteurs, comme modèle V6, modèle V8. Le premier, c'est un V6 3,8 litres, injection directe, qui produit 311 chevaux, 293 livres pieds de couple, quand même.、Euh, bon ouais. Deuxième, un V8 de 5 litres, injection directe, qui produit 420 chevaux, 376 livres pieds de couple.、Euh, wow. si, on, si on regarde, c'est comparable à la puissance d'une Mustang GT. Oh b、euh, si, si je compare les puissances moteurs, c'est pas mal proche. Là, le poids doit être un peu plus élevé, Oui,、là. mais le moteur fait quand même un travail assez,、euh, assez phénoménal. Puis les deux moteurs sont livrés avec une boîte automatique à 8 rapports. Il n'y a Pas de transmission manuelle là-dessus, il y a un mode manuel. Puis elle、euh, est disponible seulement à propulsion. Il n'y a pas de traction intégrale, il n'y a pas de traction avant. C'est une propulsion. Il y aurait peut-être, oui, il y aurait une traction intégrale dans les plans.、Euh, comportement routier,、yeah, c'est hyper confortable. Elle fait ce qu'on s'attend d'une voiture de ce calibre là. C'est confortable. C'est quoi? Un yacht de luxe. C'est ça. C'est confortable. On ne se fait pas brasser.、Euh, C'est silencieux. C'est beau. Le V8 est, est super puissant. Ça nous donne le goût de la pousser un peu. C'est extrêmement facile de dépasser les limites de vitesse. C'est mieux de regarder tes affaires. C'est le fun. Il y a un heads-up display. Il y a un, un affichage à tête haute. Donc, on affiche la vitesse dans le pare-brise. De temps en temps, jette un œil. <rire> Ça ne peut pas nuire. Je ne suis pas du genre à conduire super vite. Tu as certaines voitures que tu, si tu ne regardes pas le, le compteur de vitesse, tu ne sais pas combien tu es rendu parce que tu n'as pas l'impression、oui, que tu roules si vite que ça. ça. Puis je me suis ramassé à un moment donné à pas rouler à des vitesses de fou. Je me faisais quand même dépasser. Mais à des vitesses q u e je... Normalement, je ne me rends pas parce que je, normalement, j e s s a i e de suivre les lois.、Euh, quand je me suis aperçu, je me suis dit Oh, peut-être un p e t i peu, on va lever le pied, on va se mettre.、Okay, c'est des véhicules、autrement. qui se sentent tellement solides qu'il n'y a, a aucunement l'impression de rouler. C'est ça, c'est vraiment doux. On pourrait doux. être trois fois plus puissante que le châssis tiendrait encore. Oui, c'était vraiment super bien. Euh, si on regarde les codes de consommation, comme on parlait tantôt,、euh, V6 qui annonce 8,9 litres au 100 km sur route, 13,3 litres au 100 km en ville. Pour le V8、euh, qui était dans mon modèle, c'était 10,3 litres au 100 km sur route,、physique. 15 litres au 100 km en ville. Puis moi, en combiné, j'ai eu, voulez-vous prendre une chance? 12-13. Ok. À peu près ça, 11.10.8. Ah. Oh, quand même. Ouais, 10.8 dans le trafic de la 40 pour s e n m e n e r dans l'ouest le soir. Il y avait、euh... moins de travaux que d'habitude. <rire> non, j'ai quand même pogné un peu de trafic. Fait que 10,8 litres au 100 km pour un V8 de 5 litres pis une berline de ce grosseur-là, c'est.、Euh... C'est très potable. C'est le même genre de moyenne qu'une Taurus. Ouais, ouais, ouais. C'est.、Euh... Ben, tu sais. Puis, il ne faut pas se leurrer. Il y a certains 4 <rire> cylindres plus vieux qui consomment ça. Ah、oh, oui, ben oui. <rire> fait que, non, non, c'est assez impressionnant.、Euh, donc, RD, e ce n'est pas une voiture qui n'est pas chère.、Là. Je ne peux pas vous dire,、oh, allez vous c h e r c h e z ça、euh, tout、ah, de suite. Ben, tout le monde、t'sais, devrait en avoir deux. C'est une, une pour chaque jour de la semaine. Non, mais si vous êtes sur le marché pour une voiture de ce prix-là, allez, allez la voir, allez l'essayer. C'est sûr, c'est pas une Audi, ça n'a pas nécessairement la, a pas la conduite allemande, ça n'a pas nécessairement le prestige de d'autres modèles, comme tu dis, de d'autres compagnies, mais. j u veux dire. C'est un véhicule super honnête de la façon que tu en parles, je ne l'ai pas essayé. p u i c'est un, un premier essai, là. C'est leur premier essai de... dans cette catégorie-là. Puis c'est pour, pour, pour le fait que c'est leur premier. C'est incroyable,、là. ils ont、ah, vraiment je... réussi leur coup.、Là. Je t'avais raconté il y a quelques années, quand j'avais été au salon à Détroit, puis qu'au bar, un soir, on avait rencontré un groupe de Coréens qui travaillaient pour Hyundai. Eux autres travaillaient sur l'Ecus, qui est au bout du compte plus ou moins la même chose.、Euh, puis l e seul travail, c'était d'analyser chaque nouveauté de chaque véhicule de luxe qui sortait dans le salon. Avant qu'il soit disponible, là, des photos, là, il en prenait.、Ouais. Tout ce qu'il faisait, c'était faire le tour de tout ce qui était disponible pour pouvoir voir chaque option qui était possible et qu'est-ce qui se vendait dans ces marchés-là. C'est ça. Non, non, c'est sûr. Puis, c'est sûr, il faut comparer des pommes avec des pommes et des oranges avec des oranges.、Là. Mais allez-vous construire une berline allemande équivalente à ça. Mettons, fait et... prop propulsion, on ne parle pas de quatre roues motrices et tout ça. Puis ajouter les options tranquillement qu'il y a dans la K900. C'est 20 000 de plus. Et soin.、Si、20, 000, Obama, 20 000, c'est au bas mot. 20 000, t'es généreux. D'après moi, tu ne sors,、euh, sors pas une BMW ou、euh, une Audi équivalente à propulsion là, en bas de, de peut-être 30 000, 40 000 de plus que ça. Parce que c'est là qu'ils vont chercher beaucoup de profit, ces compagnies-là, c'est sur les options. Tandis que là-dedans, tu vas dire q t a majeure partie là, des options qui sont installées de base. Moi, je vivrais facilement avec le, le modèle V6. Si on regarde les prix, là, le V6, équipé comme je vous disais, là, de base,、euh, 51 480 pour tout、mmh. ce que j'ai n u m é r é qui n'était pas en option sur le V8, qui est quand même pour, pas payé. Pour、pire. 50 000, là... tu as, as une voiture. Tu sais?、Mmh. Euh... J'ai déjà vu quelqu'un é qui p e r un Equinox, moi j'ai qu'à t t e n d s qu'il coûte 50 000. <rire> c'est pas nécessairement sûr à faire. oui. Puis、euh, le V8、euh, commence à 71 480.、Là. Celui que j'avais était, pas,、euh, était à 71 500 quelque chose, si je me rappelle bien. C'est à peu près le K900 V8 Elite que, que, qui est annoncé sur le site que j'avais. Mais regarde, c'est. Totalement louable comme voiture.、On、en vendre combien? C'est ça, ils ne s'attendent pas à en vendre des milliers non、un、plus. Parfait en d'art, c'est pour démontrer que ce n'est plus un constructeur de petites voitures économiques. Ils sont capables de faire n'importe quoi quand ils se donnent la peine. Puis franchement, moi, je veux tirer mon chapeau pour avoir. On, Essayer i s avoir réussi au point où ils sont rendus aujourd'hui. Oui, l y en a qui vont dire Ah, je ne paierai pas 60 000. l a compétition、000. est facile.、Oh, oui. Non, non, non. C'est hyper compétitif. C'est hyper agressif. t r è s aiguisé.、Là. Puis, regarde, il y a du monde qui vont dire Ah, oui, oui, je p a i e Je me l'ai fait dire sur sa page Facebook quand j'annonçais j'essayais la Co900. Ah,、euh, non, non, regarde, je ne paierai jamais 71 000 pour une, pour une Kia. Regarde, ouais, mais t as-tu、ouais. à avoir as Tu a s à avoir Un, Est-ce que tu as ce budget-là pour t'acheter une, une auto? Puis deux, est-ce que au moins、Encore、tu, tu donneras la chance d e la voir? Pour une BMW équivalente, ça va coûter pratiquement 100. Oui, c'est、ouais. ça. Tu es、ouais. Rendu là, est-ce est, est que tu as, est as le budget pour une BM w de 100 000? Non, mais à 70 000, une BM, w c'est pas si é q u i p é que ça.、Là. Non, c'est ça. Tu Puis si je la compare à la CTS que j'ai essayée, qui était 75 000, elle, elle a, en plus, elle avait un toit panoramique. La CTS, j'avais un petit toit ouvrant. c'est Moyennement ordinaire, là. Fait, elle est plus équipée, puis je l'ai trouvé juste plus, plus le fun à conduire. Je ne la... sais pas que la CTS n'était pas, pas le fun, mais je l'ai trouvé juste un petit peu plus le fun à, à conduire. fait regarde, c est, c est pas, t'sais, t'sais, Je veux dire, c'est pas. probablement, Je ne sais pas combien de personnes qui nous écoutent, qui ont le budget pour se payer une auto à 70 000. Moi, je n'ai pas l'argent pour me payer une voiture à 70 000. Mais. Je ne serais pas gêné d'aller la voir, puis je ne serais pas gêné de la conduire, cette voiture-là, parce qu'elle t'en donne pour ton argent.、Là. Mais c'est l'image, c'est ce que j'espère que les gens à un moment donné, vont.、T'sais, Honda a commencé à quelque part,、là. Toyota a commencé à quelque part. à un moment donné. Quand Honda est arrivée ici dans les、ah, années 70, je rappelle des Yandé u e Poney, des choses comme ça.、Euh, Il Yandé u e Kia est rendu e loin. C'est ça, ça a beaucoup, beaucoup Mais... progressé.、Là. Mais c'est ça, c'est là qu'on est rendu. L'opinion reste là. Oui, mais ça va changer à un moment donné.、Et、graduellement. C'est ça. Fait ils vont continuer à travailler ils vont nous offrir d'autres produits. Il y a d'autres choses qui s'en viennent chez,、euh, chez Kia d'intéressants、euh, que je ne parlerai pas parce que je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. Mais、euh, il y a d'autres produits intéressants qui s'en viennent pour. C'est un, -ce un constructeur qui est super dynamique comparativement、oui. à d'autres qui dorment au gaz. C'est ça. Non, ils sont, sont très très dynamiques. Puis la manière que ça marche à l'interne chez Kia aussi,、euh, c'est différent. La, la manière de penser n'est pas pareille. Les gens peuvent donner leurs idées, puis leurs idées vont compter au bout de la ligne. C'est vraiment intéressant. C'est un constructeur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont des bons produits, puis ils sont en train de montrer ce qu'ils sont capables de faire. J'espère qu'ils vont avoir du succès dans les prochaines années.、T'sais, la K900, ils n'en vendront pas、euh, des milliers au Canada.、Là. Même au Canada, il faut se dire. Les chiffres de vente ils vont être genre 20 au Québec. Mais ils vont en vendre quelques-unes, puis les personnes qui vont l'acheter vont apprécier cette voiture-là. Tant mieux. Elle, elle, elle vaut la peine d'être essayée si vous êtes s u le marché pour un produit comme ça. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas après. c'est L'avenir, ça, ça va marcher.、Ouais. C'est ça. Puis elle est belle. Elle a fait tourner des têtes. Tourné, je me suis prené a i avec plein de voitures. Puis c'est la seule vraiment que les gens ont arrêté pour t s aller i s a manger au restaurant. Puis tu vois qu'il y a quelqu'un qui fait le tour de l'auto. Puis qui regarde toutes les coutures pendant que t es en train de manger. <rire> bon, j'espère qu'il n'y a pas un marteau dans ses poches. C'est Un peu comme les cusses, il y a-tu un marché? C'est juste ça. C'est de savoir qui va aller voir l a u t o p u i s、euh, Mais regarde, je veux dire, ça, ça vaut la peine d'être vu.、Euh, donc c'est ça qu'on va passer là-dessus. Jean-François, on a plus gros de temps.、Euh, Es-tu capable de nous faire un compte-rendu rapide de ça, là, ton Festi Drag 2014? Je vais faire ça très vite. Tu me donnes combien de temps à peu près? Euh, mettons quatre.、Euh, Ok. C'est à 7 ans, 4-5? Je vais aller vite. Parce que je me suis étiré. 4-5 ans, ça devrait être bon. o n、oh, va, va essayer. Bon, je vais commencer. C'est、euh, FC Drag qui s'est fait son 15e anniversaire cette année. C'est une série、euh, qui, qui dure pendant tout l'été、euh, des courses d'accélération、euh, qui se passent partout au Québec. Euh, ça, il y a des courses à Mont-Joli, à e d m o n d s t o n à, à Pont-Rouge, peut-être p m i n e s Et la finale, c'est à Saner. a e Il y a eu un gros événement parce qu'il y a John Force qui va être présent à Saner. a e C'est exactement là qu'il a gagné sa première course、euh, avec la série professionnelle de NHRA. J'en avais parlé、euh, dans le podcast auto,、euh, je pense, une dizaine d'émissions avant. Oui, oui, ça fait un petit bout. Oui,、euh, c'est ça. Il y a à peu près six catégories de voitures.、Euh, moi, j'ai、euh, été durant mes vacances avec mon oncle qui avait, qui avait amené sa Corvette、euh, pour l'essayer vraiment à, à m o n t j o l i、euh, dans un aéroport.、Euh, c'est très sérieux. Ça fait à peu près 15 ans que ça existe. Avant, ça s'appelait la série nationale Drague de Rue.、Euh, il était très présent、euh, dans mon patelin à Rivière-du-Loup,、euh, surtout dans le parc industriel qui n'est vraiment pas une route. Plate, dans ce parc industriel-là qui a plein de côtes bosselées. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ça. là.、Euh, mais dans les aéroports, c'était la, la meilleure place possible parce qu'ils pouvaient faire le quart de mille. Il y, le, il y a un huitième de mille et un quart de mille.、Okay. Ça dépend des voitures.、Euh, les voitures compactes font le huitième de mille parce que la, la, la distance de freinage est beaucoup moins longue. <rire> Sauf que quand on passe aux, aux classes supérieures, Comme par exemple、euh, au Semi Pro et au Super Pro, que eux, ça, les classes sont disées en fonction du, du temps,、euh, du quart de mille qu'ils qu font、euh, les, les voitures.、Euh, la distance de, de freinage est beaucoup plus grande dans Semi Pro et Super Pro.、Euh, ces deux classes-là, c'est mes préférées parce que c'est là où on devient s a u s u r t o u t Quand on devient proche, surtout quand on va, on va proche de l'Arbre de Noël et qu'ils sont en train de faire échauffer leurs pneus, C'est la, la, la, la, la meilleure sensation possible. Meilleur temps pour vendre des bouchons.、Euh, ben, ben non, on ne t'en met pas de bouchons. Il faut t'entendre le son. <rire> ouais, mais pour les enfants, peut-être. Ouais, non, ça... les enfants, oui. Il y en avait beaucoup d'enfants, mais il y avait tous des, des gros écouteurs ou des bouchons hein, dans leurs oreilles. Ils、euh, ont aussi une classe Cameroun Mustang. Oh, OK. C'est seulement des Cameroun et Mustang s qui sont montés. Il y en a qui ne sont pas montés, ils sont stock. C'est-à-dire,、euh, pas de modification. Il y a les Street. Les compacts,、euh, les motos, VTT, motoneige, puis les,、euh, les pick-up, les 4x4.、Euh, C'est très sérieux comme organisation parce que moi, j'ai pu assister au. au il appelle ça un pit meeting. C'est、euh, une réunion des pilotes avant la, avant la course.、Mm -hmm. euh, C'est très sérieux.、Euh, pas le droit d'avoir de l'alcool. Ceux qui sont inscrits n'ont pas le droit de boire pendant toute la durée de la course. OK. Euh, puis, je peux ils sont très sévères aussi dans le réchauffement des pneus parce qu'il y en a beaucoup qui exagèrent, qui passent à travers leurs pneus、euh, juste pour les réchauffer,、euh, surtout les, les compacts. <rire> OK.、Euh, ça, p a s s e des choses boucanes. Exactement, mais ça ne sert pas à ça. Ça sert juste pour réchauffer les pneus.、Euh, c est, c est, puis aussi, vu que c'est dans des aéroports, c'est sous juridiction fédérale, il y a des règles à respecter. Puis, si jamais il y a un, un clown qui ne respecte pas ça, ils sont bannis à vie de cet endroit-là. C'est très sérieux. Mais ça donne un, un mot du bon show pareil.、Euh, il y a beaucoup de voitures modifiées.、Euh, quand j'ai été le, le dimanche, il、euh, n'y avait pas beaucoup de compacts. J'étais bien content. Parce que je n'aime pas les voitures compacts. C'est Les Honda, je n'aime pas ça. C est, c est,、euh, ça n'a pas d'affaire. On va s'entendre. <rire> ça n'a pas l'affaire, sur une, une piste d'accélération. Ça a l'affaire dans le stationnement du Walmart. Exactement. J'aime n plus les Corvette, s les Mustangs, les, Mustang, les Camaros.、Euh, ça, c'est leur place. Surtout quand ils sont montés, c'est encore mieux. Euh, puis, euh, puis aussi, l'organisateur, qui est Martin d'Anjou, il a sa propre émission RDS2 qui s'appelle Fessitrack.tv. Il y a beaucoup、euh, d'informations sur, pas seulement le, le, les courses d'accélération au Québec, mais partout en Amérique du Nord.、Et、il y a accès aussi à l'équipe de John Force.、Mm -hmm. C'est pour, pour ça qu'il vient à sa n è r e à la fin du calendrier.、Euh, par exemple, il a été r v o u é ses filles parce que les deux filles à John Force font, la course font la, de, du drag aux autres aussi. Ils font du funny car comme leur père. Euh, des, des, des voitures qui font le corps de m i l 0 e non, c'est vrai, c'est plus le corps de 1 0 l 0 c'est rendu mille pieds. Ils ont、okay. re reculé le, la distance、okay. à cause de la distance de freinage parce qu'ils allaient trop vite. Okay, okay. Les voitures vont tellement vite qu'ils ont besoin d'une plus grande distance pour freiner. Puis,、euh, moi, j'ai ai vraiment aimé ma journée, sauf que quand, quand on est parti, j'avais l'air d'un m o r t bien cuit. J'étais rouge.、Mm -hmm. <rire> au soleil, puis toi, u u t p s tu o t j é t a i s au s o la e i main au mâle. Ouais, ouais. Et puis,、euh, finalement, ben, mon oncle, qui n'a pas gagné la, la course avec la Corvette, il a, il a défoncé son temps. Le but de cette course-là, c'est vraiment. Il y a trois séances de qualification、euh, qu'on peut essayer. Si jamais on, on défonce, c'est-à-dire que la lumière rouge apparaît, ce n'est pas grave. La période d'élimination, c'est que tu as un temps qui a été、euh, mesuré. Avec les sciences de qualification qui est inscrit sur la voiture, il ne faut pas que tu ailles plus bas que le temps qui est écrit sur la, le, le véhicule. Puis, pas non plus plus haut, non plus, ça peut désavantager. OK. Fait c'est un contre l'autre. C'est、euh, celui que la marge est vraiment plus basse qui gagne ou sinon celui qui n'a pas défoncé l o r d l'arbre de Noël qui gagne. Puis, si,、euh, si les gens veulent aller voir ça.、Euh, le prochain est le 10 juillet à Pont-Rouge. Sinon, il y a le calendrier sur le site de FessyDrag.com. Puis,、euh, le clou、euh, de la saison, c'est le 6 et 7 septembre à sa m a r e Je vais essayer d'y aller. Je ne sais pas si je s a i s capable, mais je vais essayer d'y aller. Pour aller、okay. voir John Force.、Ouais. Si tu y vas, tu nous feras un petit compte rendu. Exactement, oui. All right. Merci. Ça fait plaisir. Fait qu'on va finir là-dessus, messieurs.、Euh, si les gens veulent vous rejoindre, comment est-ce qu'on fait ça? Martin. Martin. Oui, ben, on peut me rejoindre sur la plupart des réseaux sociaux par mon nom, Martin Sagala. Sinon, ça m'arrive d'avoir des bulles au cerveau, d'écrire sur le site du podcast Auto. De temps en temps. C'est beau. Puis、euh, toi, Jean-François Moi, sur Twitter, à、euh, JFLIEU. Puis aussi, j'ai mon blog qui est en train de venir à désert,、euh, qui est à jeffbeaulieu.ca. Donc, tu étais en train de faire de la place, de faire une pièce de drague dessus. Tu étais、oh, enlevé. Tellement fun, ça. <rire> Puis moi, si vous voulez me rejoindre, c'est sur Twitter, a s k a l a z o r m o On a aussi des pages pour le Podcast Auto. Sur Twitter, à Podcast Auto. Sur Facebook, c'est Facebook Podcast Auto. Puis on a une adresse de courriel aussi, lepodcastauto.com. g m a i l Si vous voulez nous écrire, nous poser des questions et tout ça, ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Donc là-dessus, je vous remercie beaucoup. Et puis,、eh、ben, on se dit à la semaine prochaine. Bye. Bye bye.